Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien. du haut carte. Est atroce, quelque chose est atroce aussi, entre les deux, c'est la radio, elle. tout juste un peu de bruit, pour combler le silence, tout juste un peu de bruit, n'ayez pas de peur. des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À 7 minutes, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et dira « Elle ne va pas me claquer entre les doigts à la garce ». À 7 minutes, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À 7 minutes, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À 7 minutes, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À 7 minutes, un espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde, ça commence à se savoir. Il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Mais n'ayez pas peur.